Euh, la secte des Rafidah, Shia al -Rafidah. Et on est arrivé aujourd'hui au cours 17 dans euh, ce sujet Donc on continue, Inch'Allah, aujourd'hui avec la lecture des paroles des salaf Des imams, des grands ulama de l'Islam Au sujet de cette secte, au sujet de cette religion des Garmin Qui est la religion des Rafidah Donc e uh, ici le, le le cheikh Ibrahim al-Ruhaili dans Solive euh l'intصار les Sahaba et al à la page 90 il continue là on avait, là où on s'était arrêté la dernière fois qawl Yazid la parole de Yazid ibn Harun rahimahullahi kima 206 hégirie il dit qala mu'am qala mu'ammal ibn Ehab سمعت Yazid ibn Harun yaqul yuktabu an kulli sahib bid'ati idha lam yakun da'iyah illa arrafidhah ça s'est rapporté par Ibn Taymiya dans euh, Minhaj as-Sunnah wa la page 60 et euh, il l'a attribué ou bien il l'a euh, ramené de l'imam Ibn Battah dans son livre ibana al-Kubra le cheikh Ibrahim ar-Ruhaili il dit je ne l'ai pas trouvé dans l'Iban euh, al-Kubra qui a été publié. Probablement que c'est dans euh, les manuscrits, la version manuscrite. Donc, euh, cette citation de Yazid ibn Harun qu'est-ce que, qu que ça dit Ça dit que Mouammal ibn Ihab, il a entendu Yazid ibn Harun qui disait « On peut écrire de toute personne qui a une bid'ah » Tant qu'il n'est pas quelqu'un qui appelle à sa bid'a, qui tant qu'il n'est pas un daïa. Hein, on peut écrire les hadiths d'un individu qui a une bid'a, tant qu'il n'est pas quelqu'un qui invite à sa bid'a. Acceptez les rafid'a, parce qu'il mentent, parce qu'il mentent. Ce sont des menteurs. Ensuite, euh, il mentionne les paroles de Mohamed ibn Yusuf al-Firiabi, qui est mort en 212 Hijri. Al-Jahrawla Lakai annahu qala ma ara al-Rafida wal-Jahmiyya illa zanadiqa li-l-Imam euh, euh, ibn Yusuf al-Firyabi euh, s'a rapporte que l'Imam al a dit de lui ou a dit qu'il a, a, a rapporté ses paroles et qu'il a dit je ne considère les Rafida et les Jahmiyya que des zanadiqa c'est-à-dire des hypocrites موسى هارون قال سمعت الفريابي ورجل يسأله عن من شتم أبا بكر وعمر قال كافر قال فيصل عليه قال لا وسألته كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله قال لا تمسوه بأيديكم ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته ça s'est rapporté par al-Khalal dans As-Sunnah al-Volum à la page 499 et par Ibn Battah dans al iban As-Sughra à la page 160. Puis euh, à, la, à la fin inchallah à la fin des de, de, de cette, euh, à la fin des coups, quand on va compléter la série, on va lire à la fin les par rapport à la bibliographie qu a, que, que le cheikh a, a utilisé, quelle édition puis quelle, euh, quelle édition, quelle année, comme ça euh, les références vont être claires. Et euh, donc cette citation-là, elle signifie que Moussa ibn Haroun, euh, il, a, il a dit « J'ai entendu Al-Feriyabi » alors qu'un homme euh, était en train de lui poser la question au sujet de celui qui insulte Abu Bakr et Omar. Il a dit « C'est un kafir ». Il a dit « Est-ce qu'on sur lui ?» Il a dit « Non ». Et je lui ai demandé, qu'est-ce qu'on fait donc avec son corps, alors qu'est-ce qu'on fait avec lui alors qu'il dit là, ilaha illallah. Il a dit, ne le touchez pas avec vos mains, soulevez-le avec, avec des morceaux de bois ou avec du bois, jusqu'à ce que vous l'ameniez dans son trou, que vous le jetiez dans son trou. Donc, comme j'ai dit, c'est Al-Sunnah et Al-Ibana Al-Sughra. Et euh, il y a les paroles de l'imam Al-Humaydi, qui est mort en 219 Hijri. قول أبي بكر عبد الله ابن الزبير الحميدي رحمه الله قال في كتابه أصول السنة بعد أن ذكر الصحابة ووجوب الترحم عليهم فلم, فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم أو انتقسهم أو ينتقسهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق لشيخي Euh, il mentionne donc cette parole de l'imam Al-Humaydi euh, j'ai fait quand j'étais en France dernièrement j'avais euh, expliqué justement ce livre de l'imam Al-Humaydi euh, sur le sunnah et dans son, justement dans ce livre là il mentionne les, la question des sahabas et l'obligation de leur faire miséricorde d'invoquer Allah SWT pour qu'il leur fasse miséricorde et il dit donc Euh, nous n'avons été ordonnés par Allah que de demander pardon pour eux. Donc, celui qui les insulte ou qui les diminue, qui les rabaisse, ou, euh, qui les rabaisse tous, ou un d'entre eux, alors, il n'est pas sur la sunna et il n'a aucun droit au butin. Il n'a aucun droit au butin. Ça, c'est rapporté dans sur le sunna de l'imam al-Humaydi. Qawlul Qasim ibn Sallam Qawlul Qasim ibn Sallam rahimahullah uh, ça c'est un des grands imams parmi les imams des salaf il est mort en 224 hijri diz rwa al-hallal an abbasa ad-duri qala sami'tu aba ubayd al-qasim abaa ubayd al-qasim ولا أقذر قذرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة ولقد وليت قضاء الثغور فنفيت منهم ثلاثة رجال جهميين ورافضي أو رافضيين وجهمي قلت مثلكم لا يساكن أهل الثغور فأخرجتهم هذا هو الأمر للإمام القاسم بن سلام يقول أن الخلال Il a rapporté selon Abbas Parce que ça c'est rapporté justement Dans le livre de, de L'imam Al-Khalal Le volume 1 à la page 499 Et Al-Khalal C'est un des euh, Al-Khalal L'imam Al-Khalal c'est un des, euh, des Élèves de l'imam ahmad ibn Hanbal Ou un de ses compagnons Donc Al-Khalal il, il rapporte selon Abbas al-Douri Il a dit j'ai entendu Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam qui disait j'ai j'ai côtoyé ou bien j'ai يعني hachert j'ai j'ai été euh, j'ai été proche des gens et j'ai parlé avec les gens de Kalam et je n'ai et, et euh, je n'ai pas vu de plus de saleté plus sale hein, et plus l'aide et d'arguments plus faibles et plus stupides que celle des rasida et J'ai été euh, un des juges pour les gens qui habitaient dans la région de des, des, des frontières de, des, des pays musulmans. On appelle ça Asurur. Asurur, « As-Sourour ».« As-Sourour », c'est quoi C'est les frontières, les endroits où euh, les musulmans habitent, là où ils sont arrivés par rapport au, au pays des koufars. Et on est à la limite entre les pays des le pays des musulmans et le pays des koufars. On appelle ça « As-Sourour ». C'est comme les frontières, on peut dire, donc. Elle a dit, j'ai été un des juges ou un des dirigeants qui était responsable d'une des villes qui était justement à la frontière de, de, des pays musulmans. Et j'ai fait expulser trois, trois hommes. Deux, deux djamis et un rafidhi, ou deux rafidhi et un djamis. Et je leur ai dit, des gens comme vous ne doivent pas habiter parmi les gens des frontières. Et je les ai fait sortir, je les ai expulsés. La raison pour ça, c'est parce que euh, les frontières, c'est un point très important et très dangereux pour les musulmans. Puisque euh, l'ennemi, euh, dans les pays des Pouffars, à l'époque, pouvait attaquer n'importe quand. Et euh, ils essayaient toujours de préparer des attaques contre les musulmans. Et donc, s'il si y a parmi les musulmans des gens qui sont comme des djamis, des rafidats, qui sont en réalité comme des monafiquis, qui détestent l'islam et les musulmans, alors dans ce cas-là, il ne fallait pas les laisser euh, dans cette région-là, habiter dans ce point chaud-là puisque c'est un endroit où ils peuvent euh, faire beaucoup de tort aux musulmans donc l'imam Al-Qasid Ibn Salam il les a fait sortir de cette région-là pour pas qu'ils fassent du tort aux musulmans ensuite le shaykh il dit قول أحمد بن يونس إمام أحمد بن يونس رحمه الله كي موهر دي ست هجري إذا روى اللا لكائي عن عباس الدور قال سمعت أحمد بن يونس يقول إنا لا نأكل ذبيحة رجل رافضي فإنه عندي مرتد إنا لا نأكل ذبيحة رجل رافضي فإنه عندي مرتد لشيخ المنسيان لبعالده Uh, Ahmad ibn Yunus qui sont mentionnés dans uh, dans le livre de l'imam Al-Lalakai il rapporte selon Abbas al-Douri qu'il a entendu Ahmad ibn Yunus qui disait je ne mange pas la viande égorgée par un homme rafidi parce que pour moi c'est un apostat donc ça c'est par rapport à ça. ça ça vient clarifier en même temps le verdict du fait de manger la, la, la viande des Raferah que n'est pas permis de la manger. On a le droit de manger la viande des juifs et des chrétiens si elle est égorgée, mais on n'a pas le droit de manger la viande des Raferah, même si elle est égorgée et même s'ils prononcent le nom d'Allah Pratal là dessus, puisque ce ne sont pas des musulmans, ce ne sont pas des musulmans et ils ne font pas partie des gens du livre non plus ils sont plus mécréants que les gens du livre donc le shaykh il dit Hanbal, qui est mort en 241 h imam wa il dit rawa al khallal addat riwayat anhu fi fi akhaf alayhi alkufr mithl al mithl al rawafid thumma qala man shatama ashaban nabiy sallallahu alayhi wa sallam la na'man alayhi an yakuna marqa min aldin donc le cheikh il dit que sujet des rafida il y a plusieurs euh, narrations qui ont été mentionnées dans euh, le fait de bramil les rafida euh, et il mentionne la première euh, qui sont Donc tout ça, ça vient de livre Al-Khalal, du livre Al-Sunnah de l'imam Al-Khalal, euh, le volume 1, la page 493. Il dit, selon Abdoulmalik ibn Abdoulhamid, il, il a dit, j'ai entendu Abu Abdullah, cest à euh, j'ai entendu l'imam Ahmad ibn Hanbal, Saqounia, c'est Abu Abdullah, il a dit, celui qui insulte, en parlant des de rafoudas, celui qui insulte, c'est des rafoudas, je crains pour lui le coffre comme les, ra les Rawafid. Rawafid, c'est le pluriel de Rawafidah. Donc, celui qui insulte les sahabas, je crains pour lui le kouf, la mécréance. Comme les Rawafid. Et puis il a dit, et ceux qui insultent les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je, la, la na'amane alayhi an yakouna maraqa minaddeen. C'est-à-dire, celui qui, euh, qui a insulté les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et, Annie, on ne pense pas de lui qu'il est euh, en voulant dire on craint pour lui qu'il soit sorti de la religion c'est que ça veut dire parce que là c'est le contraire d'avoir peur ou de de craindre en tout cas tu dis euh, là ça veut dire, on n'est pas en paix Annie, on, on, ou bien on n'est pas, pas en paix Annie, de, par rapport au fait que Euh, il a insulté les sahaba un craint pour lui qu'il soit sorti de la religion donc c'est dans ce sens-là yani. donc il dit ensuite il dit donc encore une fois l'imam al-Khalal il rapporte Selon le fils de l'imam Ahmad, il dit « J'ai demandé à mon père, c'est-à-dire à, à l'imam Ahmed ibn Hanbal, euh, au sujet d'un homme qui insulte euh, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un homme qui a insulté quelqu'un, un homme parmi les sahabas. Un « Rajoulin »« Shatama Rajoulan min Ashabin Nabi » sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmed ibn Hanbal a répondu, il a dit « Je ne considère pas comme étant sur l'islam » je ne le considère pas comme étant sur l'islam il dit donc ils lui ont posé la question au sujet de c'est l'imam al, al marwazi il dit j'ai demandé à abou abda allah astajir ahmed au sujet de celui qui insulte Abou Bakr et Omar et Aïcha il a dit je ne me considère pas comme étant sur l'islam et une autre une autre narration donc ça c'est une autre parole de l'imam Ahmad Ismaïl ibn Ishaq, il a demandé à l'imam Ahmad ibn Hanbal au sujet d'un homme qui a un voisin qui est Rafidhi. Est-ce qu'il est qu lui donne le salam? Il a dit non. Et si, euh, et si le Rafidi lui donne le salam, il ne lui répond pas le salam. Hein? Ça, c'est encore la même, euh, la même euh, référence dans le sunnat de l'imam al-Khalal, le volume 1 à la page 494 Et euh, l'Imam Al-Bukhari, il a dit l'Imam Al-Bukhari, l'Imam Al-Bukhari qui est mort en 256, que Dieu ait son âme, il dit Il a dit dans le wala wala yunak wala yunkahun wala yashhadun wala na'kul zabaihahum Donc qu'est-ce qu'il explique ici l'imam Al-Bukhari dans son livre al al il dit l'imam Al-Bukhari dit ça ne dérange pas de prier derrière un Jahmi ou un Rafidi c'est-à-dire cest que je prie derrière un juif ou un chrétien ou que je prie derrière un jahmi ou un rafidi, c'est la même chose. C'est ça qu'il dit. C'est-à-dire, pour moi c'est égal de prier derrière un juif ou un chrétien ou de prier derrière un jahmi et un rafidi. En voulant dire, ce sont des koufars. Donc, je ne vais pas prier derrière eux. Parce que le prier derrière un jahmi ou un rafidi, c'est équivalent après derrière un juif ou un chrétien. Ce ne sont pas des musulmans, c'est ça ce qu'il veut dire. Et on, il dit on leur donne pas le salam, et on ne les visite pas quand ils sont malades. Et ils ne doivent pas être mariés, cest à ne doit pas leur donner nos filles ou nos, euh, nos soeurs en mariage. Et on ne doit pas les prendre comme témoins, et on ne doit pas non plus manger la viande qu'ils ont égorgée ça seraient les paroles de l'imam al-Bukhari رحمه au sujet des rafida. Hein, contrairement à ceux d'aujourd'hui parmi les gens de bid'a qui veulent faire des rapprochements avec ces gens-là et qui disent non, ce sont nos frères. On a quelques divergences avec eux dans le fiqh, mais ils ne sont pas en dehors de l'islam, des choses de ce genre et qui cache la réalité et la vérité sœur, leur mécrance et leur déviation. Donc euh, ça c'est important de savoir. On voit les paroles de nos imams. Et ce n'est pas fini, il y en a beaucoup d'autres encore. Le chèque dit, Abu a, qui est mort en 264, l'imam Abou Zura'a, c'est un des imams parmi les imams des salafes. Il dit, ينتقس أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة donc l'imam euh, Abu Zur'a al-Razi Rahimahullah il dit dans Al-Kifaya la page 49 c'est mentionné que dans le livre de l'imam Al-Khatib al-Baghdadi euh, qui s'appelle Al-Kifaya il rapporte avec la chaîne de transmission jusqu'à l'imam Al-Razi j'ai vu un homme Euh, non, et dit, si tu vois un homme qui rabaisse un parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors sache que c'est un zindique, que c'est un hérétique. Et, et ça, c'est parce, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour nous, il est véridique. Et le Coran est véridique. Et qui nous a amené le Coran et la Sunna qui nous a transmis le Coran et la Sunna ce sont les compagnons du messager d'allah sallalahu alayhi wa salam et ils nous ont euh, donc ils ont essayé ils essaient de critiquer et d'attaquer et de discréditer nos témoins dans le but d'annuler la validité du coran et de la sunna c'est-à-dire les rafidah ils essaient de critiquer d'insulter de discréditer les salaf les sahaba Parce que ces salafs-là sont nos témoins par rapport à la révélation. C'est eux qui ont été les témoins de la révélation et qui nous ont transmis la révélation. Donc, en critiquant et en discréditant les sohabas, ils essaient d'annuler la validité ou euh, la, la, la preuve du Qur'an et de la sunnah. Et ce sont eux qui méritent le plus d'être euh, discrédités et d'être critiqués, c'est-à-dire les rafidahs. Parce que ce sont des hérétiques et ce sont des hérétiques, des sanadiqa, des munafiqouns les hypocrites, des hérétiques. Et euh, les ulama, ils ont dit en, en ce qui concerne le mot zindiq, ou zanadiqa, c'est un mot d'origine perse, ce n'est pas un mot arabe. D'accord? Et puis, euh, il a été euh, utilisé par la suite, même en arabe. Par la suite, il a été arabisé. C'est-à-dire, c'est un mot qui a été euh, par la suite utilisé euh, par les ulama, en arabe. Et Euh, le mot zindiq en fait c'est pour désigner al c'est comme l'imam Malik il a expliqué, il a dit que un zindiq c'est le munafiq au temps du prophète sal celui à l'époque du prophète sal était un on l'appelle zindiq et euh, la différence entre le, yani, on peut dire que la différence entre un simple munafiq et un zindiq c'est que moulin fi euh, habituellement on peut pas savoir nécessairement que il a un if parce que c'est pas apparent sauf que les unes dire que lui euh, il dit des paroles de course ou des choses qui sont contraires au fondement de l'islam puis à chaque fois qu'il qu se fait attraper il, il fait en apparence une repentance il dit oui oui je me repass je reviens à Allah. alors qu'en réalité et ali yani il Euh, il dit qu'il se repeint puis en réalité il revient tout le temps par la suite, une fois qu'on le, le relâche il retourne à, son, à, son, à sa parole de mécréance et à chaque fois qu'on l'arrête, c'est la même chose donc c'est ça le zendik c'est qui revient à chaque fois à sa mécréance et c'est pour ça que les ulama ils ont dit que le zindir, on doit, euh, il doit être exécuté Ok, donc euh, ensuite, il y a une autre parole de l'imam euh, Abu, abu, abu Zur'a al-Razi, rapporté par l'imam Al-Lalakai dans la charche, sur l'aïtiquad d'Ahl al-Sunna, la volume 1, la page 178. Il dit, Il dit Al-Lalakai, de l'aïtiquad de l'Abi Al-Rahman i l'Abi Hatem, que l'aïtiquad de l'aïtiquad de l'aïtiquad de l'aïtiquad de alladhi adraka alayhi ahl alilm fi jami' alamsar wa mimma ja'a fi kalamihi ma wa inna aljahmiyyah kuffar wa inna arrafidhah rafad alislam ça c'est rapporté comme j'ai dit dans euh, l'imam al il rapporte avec une chaîne jusqu'à Abdurrahman ibn Abi Hatim il dit qu'il a demandé euh, à son père Abu Hatim et à, à, à l'imam Abu Zura au sujet des positions des, de la sunna et de leur, des gens de la sunna et de leur aqidah qu'ils ont trouvé les gens de science à leur époque dans toutes les différentes villes de, de, des pays musulmans euh, qu'ils ont trouvé que euh, les imams à leur époque avaient toute cette, cette croyance-là et cette voie-là qu'ils suivaient c'est-à-dire la sunna sur laquelle ils ont trouvé tous les imams et tous les hommes de, de science, dans toutes les villes où ils sont allés à leur époque. Et tous les deux, ils ont dit que les Jahmiyyah sont des koufars, et que les Rafidah ont re, refusé l'islam. Que les Rafidah ont refusé l'islam. Donc ce ne sont pas des musulmans. Après le shaykh, il dit, « Qawlu Abdullah ibn Qutaybah rahimahullah » qui est mort en 276 Hegri. C'est un des imams aussi parmi les salafes. Il dit dans son livre, « Taouïl au mouctelaf al-hadith. » «Bahada hadithi an ahli al-kalami wa asali bihim, fi tafsir al-Qur'an addalla al-jahlihim, wa a'ajabu minh hada tafsir, tafsir rawa fidli al-Qur'an. Wa ma yadda'unahu minh ilmi bâtinihi, bima waqa ilayhim minh al-jufr. وهو جلد جفر ادعوا أنه كتب فيه لهم الإمام كل ما يحتاجون إلى علمه وكل ما يكون إلى يوم القيامة إلى أن قال وهم أكثر أهل البدع افتراقا ونحلا ولا نعلم في أهل البدع ولا هو أحدا ادعى الربوبية لبشر غير غير غيرهم فإن عبد الله ابن سبا ادعى الربوبية لعلي فأحرق علي أصحابه بالنار وقال في ذلك لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا ولا نعلم أحدا ادعى النبوة لنفسه فإن المختار بن أبي عبيد ادعى النبوة لنفسه Donc il mentionne il l'imam Ibn Qutayba il mentionne euh, dans son livre Ta'wil ou mukhtalif al-Hadith euh à la page 76 et 70 euh, de la page 76 à 79 il dit après avoir parlé des gens de kalam et de leur méthode leur façon d'interpréter le Coran qui indique leur ignorance il a dit et encore parce que les gens de kalam bien entendu ils sont ignorants et ils ont une façon complètement fausse d'interpréter le Coran et après il a parlé des ra'afidr et plus étonnant encore que ces formes d'interprétation des, des, des gens de Calam il y a les interprétations du Coran faites par les ra'afidr et ce qu'ils prétendent comme, comme euh, le fait de posséder la connaissance du, de, de la science cachée du Coran qu'ils auraient reçu euh, de, de Al jafr et Al-Jafr, il dit que c'est un, un, un livre ou une peau ou un manuscrit sur lequel écrit, euh, que, sur lequel l'imam leur aurait écrit tout ce qu'ils auraient besoin comme science de tout ce qui va, ce qui va arriver jusqu'au jour de la résurrection. Puis, il dit plus loin par la suite, et ce sont parmi les gens de Bid'a, ceux qui sont le plus divisés et qui ont le plus de, de branches et de sectes. Hein et il dit on ne connaît pas parmi les gens de Bid'a et de passion euh, personne qui a prétendu euh, à la divinité ou à, être, à la souveraineté d'être euh, d'avoir la Rouboubiya euh, autre que les Rafid'a c'est à dire c'est l'un des seuls sectes parmi les groupes de Bid'a et des Garmin qui ont prétendu à propos d'un homme qu'il a des attributs de la Rouboubiya des attributs divins et voilà euh, C'est comme par, par exemple Abdullah ibn Sabah qui prétendait que Ali était Allah. Et à cause de ça, Ali, r.a, tellement c'était grave, il les a fait euh, brûler. Il les a fait brûler. Euh, il les a achetés dans une fosse et il les a fait brûler. Et il a dit la parole célèbre Et lorsque j'ai vu l'affaire, était quelque chose de qu'il y a une chose mauvaise et une chose grave, j'ai fait euh, allumer mon feu et j'ai appelé Kambara. Il dit, et on ne connaît personne également parmi les gens qui, a, qui, a, euh, qui ont prétendu pour eux-mêmes avoir la prophétie euh, en dehors de rafidats. Parce qu'il dit qu'Al-Muqtar ibn Abi-Ubaid a prétendu être un prophète ou avoir des prophéties, disons. Ça, on, on en a parlé quand on a parlé des divisions des, des différentes catégories de de, de, de Shia, et la, le, non plutôt le développement de la secte des comment elles se sont développées. Puis on a parlé de ce soi-disant Moukhtar ibn, Ubaid, ibn Abi Ubaid, et comment il avait prétendu être un prophète, et comment il avait soi-disant voulu venger la mort de euh, Al hussein après sa mort. نعم uh, وقول الامام الطحاوي الامام الطحاوي Safe, كي احد الائمه parmi les imams وقال في عقيدته ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرق في أحد منهم ولا نتبرأ منه من أحد منهم ونبغض من يبغضهم wa bi ghayr al khayr yadhkuruhum wa la nadhkuruhum donc ici il mentionne dans la de l'imam il dit que l'imam il dit nous aimons les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et on n'exagère pas dans l'amour d'aucun d'entre eux et on ne se désavoue d'aucun d'entre eux et on déteste tous ceux qui les détestent et qui les mentionne par autre chose que le bien et on ne les mentionne que par le bien et on les aime et de, euh, il dit que et de les aimer ça fait partie de la religion ça fait partie de la foi et ça fait partie du perfectionnement de la foi de al -ihsan. et de les détester ça fait partie du coffre Ça fait partie du Nifaq, de l'hypocrisie, et ça fait partie du Toriyan, c'est-à-dire de la transgression. Ça s'est rapporté dans les paroles de l'imam omar euh, tahaoui Rahimahullah. Les paroles d'Abi Hafs Omar ibn Shaheen, qui est mort en 385 Hijri. «Quala fil kitab al-Latif » وإن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله الله عنهم وإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أخيار, أبياء كلهم أخيار أبرار وإني أدين الله بمحبتهم كلهم وأبرأ ممن سبهم أو لعنهم أو, ضل أو ضللهم أو خونهم aw kafarhum wa anni bari'un min kulli bid'ah min qadar wa irja' donc il dit cet imam Abu Hafs Omar ibn Shahin il dit dans son livre <coughs> son livre qui s'intitule Al Kitab Al Latif li sharh madahib ahl as-sunnah à la page 251 et 252 Il dit que les meilleurs, après le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs hommes sont Abu Bakr, Omar, Othmane et Ali, radiyallahu anhum. Et il dit que les compagnons du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont tous bons et pieux. Et il dit que je prends comme religion pour me rapprocher à Allah sallallahu alayhi le fait de les aimer tous. Donc le fait de les aimer tous... C'est quelque chose par laquelle je, je, je me rapproche d'Allah et j'adore Allah subhanahu wa ta'ala en les aimant. Et il dit « Je me désavoue de tous ceux qui les insultent, ou qui les maudissent, ou qui les, ou qui les déclarent égarés, ou qui les traitent de, de traîtres, hein, qui, les, qui les appellent ou qui les considèrent comme étant traîtres, ou qui les déclarent mécréants. Il dit « Et je me désavoue de toute innovation, de toute Bida, ah, que ce soit dans le Qadar, que ce soit l'Irdja, la bid'ah des Murdjah, ou que ce soit l'Rafd, c'est-à-dire la bid'ah des Rafidah, ou bien l'Nasd, c'est-à-dire ceux qui euh, rabassent ou qui insultent les, les proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien la bid'ah de l'Irdizal, c'est-à-dire les, les Mu'tazilah, hein, la bid'ah des Mu'tazilah donc ça c'est la fin de cette citation ensuite il mentionne les paroles de l'imam Ibn Battah qui est mort en 387 dans son livre Al-Ibana Al-Kubra le volume 2 à la page 556 il dit à l'imam Ibn Battah wa'am marrafidah fa'achadun nas iqtilafan wa'am وتباينا وتطاعنا فكل واحد منهم يختار مذهبا لنفسه يلعن من خالفه عليه ويكثر من لم يتبعه وكلهم يقول إنه لا صلاة ولا صيام ولا جهاد ولا جمعة ولا عيدين ولا نكاح ولا طلاق ولا بيع ولا شراء إلا بإمامه وإنه من لا إمام له فلا دين له ومن لم يعرف إمامه فلا دين له ولولا, ولولا ما نؤثره من صيانة العلم الذي أعلى الله أمره وشرف قدره ونزه أن يخلط به نجاسات أهل الزيخ وقبيح أقوالهم ومذاهبهم التي تقشعر الجلود من ذكرها el Sheik Nasser al-Masya al-Masya diu que en ce qui concerne les rafidats, ce sont les gens qui ont le plus de divisions entre eux et qui se séparent le plus et qui insultent les uns les autres le plus. Et chacun d'entre eux, il choisit pour lui-même une voie, et il est seul tous ceux qui le, le, le contredissent sur, sur cette voie. Et il, se, il, il déclare mécréant tous ceux qui ne l'a pas suivi. Hein? Et, il, et chacun d'entre eux, ils disent, il n'y a, a pas de salat, il n'y a pas de, euh, de jeûne, il n'y a pas de jihad, il n'y a pas de jumouat, ah, il n'y a pas de prière, de, de fête, de Eid. Euh, il n'y a pas de, de mariage, ni de divorce, ni de vente, ni d'achat excepté à, euh, avec un imam. Et euh, il dit, celui qui n'a pas d'imam n'a pas de religion et celui qui n'a pas euh, connu son imam, alors il n'a pas de religion. Donc pour eux, la religion tourne autour de la question d'avoir un imam hein, et de connaître l'imam. Donc tous ceux, pour, pour eux, tous ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui Leur imam, alors il n'a pas de religion n'a pas d'islam Et leur imam aujourd'hui, vous savez que c'est Celui qui le prétend euh, Qu'il est né il y a de cela 1200 ans hein, Et qui est dans, en état d'invisibilité soi disant selon eux Donc ils l'attendent depuis 1200 ans Et c'est lui leur imam et Celui qui croit pas en lui aujourd'hui, il n'est pas musulman Pour eux, hein, il n'a pas de religion Donc ça c'est Ça c'est euh, Pour, faire, pour expliquer ou clarifier la parole de l'imam Ibn Battah. Ensuite, il continue, il disait, euh, il dit ensuite, donc qu'est-ce qu'il qu qu dit en fait, là ici, c'est comme s'il est en train de dire, euh, j'aurais voulu vous mentionner des paroles, des rafidahs, pour vous montrer, hein, pour vous faire réfléchir, pour vous montrer à quel point ces gens-là sont euh, égarés, et comment ils ont euh, des faussetés dans leur religion en mentionnant certaines de leurs paroles mais il dit étant donné que cette science c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a protégé et qu'il a élevé et que c'est quelque chose d'honorable quelque chose euh, qui ne doit pas être mélangé avec les impuretés donc il dit je vais éviter de mentionner ces paroles, les paroles des rafidah qui sont des gens de déviation hein, parce que leurs paroles sont laides, c'est des paroles qui quand tu les entends sont tellement laides ça donne la chair de poule tellement c'est laid hein? et c'est quelque chose qui déplaît à l'âme de les entendre et c'est des mots et des paroles qu'ils disent qui sont tellement dégoûtantes parfois que yani, les, les personnes raisonnables elles ne peuvent pas supporter d'entendre ce genre de, de, de paroles-là parce que c'est vrai que les rafidahs ce sont des gens qui dans leur livre ont rempli leurs livres d'insultes et de paroles vraiment euh, rabaissantes pour les sahaba et, et juste même de les entendre et des fois euh, il, y a des, il y a des gens qui, qui écrivent qui, qui traduisent des livres euh, ou bien plutôt qui écrivent des qui, bon, plutôt qui traduisent des paroles des Ra dans des livres pour montrer aux, aux musulmans d' sunna à quel point il, les, à quel point les Radra vont loin dans leur dans leurs insultes et tout puis ils citent leurs paroles au sujet des des, des sahabas, au sujet de de, de certains des, des compagnons donc et des femmes du prophète sallallahu alayhi wa donc quand on lit ça c'est tellement insultant c'est tellement dégradant c'est tellement dégoûtant même si on le dit dans l'intention de, de, de, de, de, de démasquer les les rafida <coughs> des fois c'est C'est trop rien. On ne peut pas les citer, leurs paroles. Parce que c'est trop, trop laid. Et même, et même, même si c'est dans le but de les démasquer ou de les dévoiler, on ne peut pas descendre à ce point bas-là euh, pour aller jusqu'à mentionner ces paroles. Des maçons, ce sont des paroles dégradantes. Si quelqu'un avait dit ces paroles-là à propos de, de son père, quelqu'un avait dit des choses comme ça à propos de son propre père ou de sa propre mère... Yani, il n'aurait pas pu le supporter. Hein? et Il n'aurait même pas pu supporter de les répéter même. Alors comment on peut supporter de les répéter lorsque ce sont des paroles qui sont dites au sujet de, des compagnons du prophète Mohamed, qui doivent être pour nous plus, plus aimés et plus, plus élevés en, encore dans notre estime et dans, dans notre respect que nos propres parents hein? <coughs> hein? Donc, le cheikh dhi waqala et la l'imam al-Qahtani al qui est mort en 387 hijri dans Sananiya il a écrit un, un livre en un, en en en vers et c'est un poème qui euh, mentionne les aspects de la aqidah. donc il dit dans, dans, son, dans son livre al-Sananiya euh, à la page 21 دي دي إن الروافض شر, شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان وحبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله منتقضاني Ça, c'est les paroles de l'imam Al-Kahtani à ce sujet-là. Et qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que les Rawafid sont les pires créatures qui ont marché sur la terre parmi, les, parmi tous les, les, les hommes qui parlent ou parmi les djinns. C'est-à-dire c'est les pires. Ils ont glorifié le prophète, sur et ont traité ses compagnons de traîtres. Et ils les ont accusés d'injustice et de transgression. Puis, ils ont prétendu qu'ils aimaient les proches du prophète, sallallahu alayhi sallam, puis ils ont, ils ont insulté ses compagnons. Dit, ça, c'est deux, deux, euh, deux choses qui sont contradictoires pour, euh, auprès d'autres. C'est des choses, par rapport à ce que Allah, wa sallam, nous a révélé, qui sont des choses contradictoires. On ne peut pas les mettre ensemble. Comment vous pouvez glorifier le prophète, sallallahu alayhi sallam, puis insulter ses compagnons prétendre aimer les proches de la famille du prophète sallam et insulter les compagnons du prophète sallam et les traiter d'injeste, de transgresseurs. C'est une contradiction entre les deux. Hein? Puisque les sahaba et les proches de la famille du prophète sallam parmi les sahaba, ils étaient tous ensemble et ils tous, et ils ont tous suivi la même voie. Et ils s'aimaient, ils sont donc comme c'est une contradiction d'insulter les uns et de, de de prétendre aimer les autres. Donc le cheikh d'ensuite il dit wa qawam as-sunna Abu il est mort en 535 qawam as-sunna il a écrit un livre qui s'appelle Al-Hujja fi bayan al-mahja li qawam as-sunna donc c'est le volume 2 à la page 511 قال ومن بلغ من الخوارج والروافض في المذهب أن يكفر الصحابة ومن القدرية أن يكفر من خالفه من المسلمين ولا نرى الصلاة خلفهم ولا نرى أحكام قضاتهم وقضاؤهم جائزة وأرى السيف واستباح الدم فهؤلاء لا شهادة لهم donc ça c'est les paroles de l'imam Qawam al-Sunna, il dit celui parmi les khawarij les rawafid qui a atteint dans sa, dans sa secte dans, son, dans sa voix le, le point de, de déclarer kuffar les sahabas, et celui parmi les qadariya, qui est allé jusqu'à déclarer ceux qui euh, les contredisaient parmi les musulmans de mécréants, ceux qui les contredisent et les traitent de mécréants il dit on ne considère pas que il est permis de prier derrière eux et on ne, on ne prend pas en considération non plus les jugements de leurs leur juges et les verdicts qu'ils qu qu prononcent comme étant permis. On ne considère pas leurs verdict et leur juges comme étant euh, valables. et on considère qu'il faut les combattre, il faut prendre l'épée contre eux et que leur sang est halal. et Il dit que ceux ils n'ont aucun témoignage, c'est à dire quon ne considère pas leur témoignage et dit wa qawlu abi Abu bakr ibn al arabi hein, ibn al arabi al arabi avec le alif c'est pour faire la distinction hein avec l'autre qui s'appelle ibn arabi sans alif -lam, qui est le soufi hein, qui croit en wahdat al wujud celui que les soufis appellent cheikh al akbar Hein, et qui, euh, qui fait aucune distinction entre le créateur et la créature, qui est un kafir en fait mouchrik qui a été déclaré mais créé par les ulamas de l'islam donc il dit <coughs> cet imam Abu Bakr ibn al-Arabi dans son livre Al-Awasim min Al-Qawassim à la page 192 c'est un livre dans lequel il explique justement il clarifie les événements qui se sont produits euh, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il réfute les mensonges que les Rafidah ont inventés justement à ce sujet-là dans ce livre-là Al-Awasim c'est les choses qui te protègent Min Al-Qawasim c'est-à-dire Al-Qawasim c'est les choses qui te brisent donc c'est les, les, les, les, les choses qui te protègent contre ces Shubuhat des Rafidah par rapport à l'histoire de qu ce qui s'est produit après la mort du prophète ça aussi c'est un livre très intéressant et très important aussi c'est une référence dans ce domaine. Euh, et il dit donc l'imam dans son livre C'est-à-dire euh, dans les paroles de l'imam euh, Ibn al-Arabi si Il dit que l'attitude la, des rafidats envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam hein, elle, elle, est, elle, est, elle est pire que l'attitude des juifs et des chrétiens envers, envers les compagnons de Moussa et de Isa Il dit parce qu'ils ont jugé que euh, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam euh, Se sont mis d'accord sur la mécréance et sur le mensonge et la fausseté Hein? Et même les juifs et les chrétiens ils ne disent pas ça au sujet des compagnons de Moussa et au sujet des compagnons de Rissa. Donc, ils ont ils, ont, ils sont pires que ceux-là. Et euh, c'est pour ça il y, a, même, il y a un imam qui disait ça justement. Il disait, si tu demandes aux juifs qui sont les meilleurs après Moussa, ils vont dire ce sont ses compagnons. Et si tu demandes aux chrétiens qui sont les meilleurs euh, parmi Rissa, euh, qui sont les meilleurs après Issa les chrétiens vont dire ce sont ses compagnons et si tu demandes et si tu demandes aux au rafidah qui sont les pères après le prophète ils vont dire ses compagnons donc c'est là que tu vois la différence entre euh, ces gens-là et même que les gens du livre sont pas aussi égarés dans leurs égarement que les rafidah à ce sujet-là il dit wa qala al وقال وقال قول القاضي عياض رحمه الله انا كيما في 544 قال وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضه في قولهم ان ان الائمه أفضل من الانبياء ça c'est dans son حقوق al-shifa الله عليه وسلم al-mustafa sallallahu alayhi 2 a Uh, 78 Il dit donc, et de même que nous uh, nous disons avec certitude, hein, de façon certaine, que ceux parmi les rafaudats extrémistes uh, qui disent que leurs imams sont meilleurs que les prophètes, nous disons avec certitude que ce sont des koufars, toute personne qui les rafidats qui disent que les, leurs imams sont meilleurs que les prophètes ont dit avec certitude sans aucun doute que ce sont des koufars ensuite il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Jawzi al euh, qui a écrit le livre Talbis Iblis et c'est dans ce livre là justement qu'il qu a pris cette citation à la page 136 et 137 l'imam Ibn al-Jawzi il dit وغلو الرافضة في حب علي رضي الله عنه حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة في فضائله وأكثرها تشينه وتؤذيه ولهم مذاهب في الفقه ابتدعوها وخرافات تخالف الإجماع في مسائل كثيرة يطول ذكرها وخرق فيها الإجماع وسول لهم ابليس ووضعها على وجه على وجه لا يستندون فيه الى اثر ولا قياس بل الى الوقعات ومقابح الرافضه اكثر من ان تحصى دونك لي paroles de l'imam ibn al-jawzi ici il dit que l'extremisme des rafida dans l'amour de Ali dans leur anhu elle les a amenés à inventer à fabriquer des hadiths de nombreux hadiths au sujet de ses mérites et la plupart d'entre ces hadiths là euh, sont des offenses en réalité contre Ali et ne lui font pas en fait, <rire> c'est pas des éloges en réalité ou des mérites puisque c'est de l'exagération et donc l'exagération euh, au lieu de <coughs> au lieu de te profiter ça te nuit c'est pour ça que Euh, le sheikh il dit ça des fois tu veux défendre quelqu'un et tu veux, tu veux dire des choses en sa faveur mais tu exagères tellement que tu lui fais plus de tort que de, que de bien et ça c'est exact, exactement le cas des quand il prétend vouloir défendre Ali il dit ils ont des, des, des voies et des positions dans le fiqh qu'ils ont innové sont des bid'ahs, et des superstitions qu'ils ont ramenées qui sont en contradiction avec le consensus des musulmans. Dans plusieurs euh, questions, dans plusieurs sujets, qui serait trop long de mentionner euh, maintenant, dans lesquels ils ont contredit complètement et détruit euh, le, le consensus de la Ummah et le شيطان leur a embelli tout ça et les a euh, poussé vers ça hein? et donc euh, ils ramènent ces divergences et ces, ces oppositions à l'ijma par des choses qui n'ont qui ne sont qui ne se réfèrent à rien ni à un texte ni à une analogie valable <coughs> mais seulement à des euh, des événements ou des choses qu'ils ont Euh, mentionné hein, des, des, des, inven des inventions la plupart du temps et les choses laides que les rafidats font nous disent sont trop nombreuses pour pouvoir les calculer ça c'est ce que l'imam Ibn al-Jawzi dit c'est-à-dire les rafidats ils ont tellement de, des, des choses laides des choses graves qu'ils disent et qu'ils font que Ce serait C'est trop long pour les calculer toutes. Maintenant, on arrive à euh, la partie où l'imam, euh, le sheikh Ibrahim al-Rohayri, il mentionne euh, les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, au sujet des rafidahs, et là, il mentionne vraiment, il va, euh, il va, me rapporter, il va rapporter beaucoup de paroles d'Ibn Taymiyyah à ce sujet-là parce que Euh, L'imam Ibn Taymiyyah est un des imams, parmi les imams de l'islam et de la sunna, qui ont réfuté de façon plus approfondie les rafaudats par rapport à tous les autres ulama. Alhamdoulilah, les salafs, les imams parmi les imams des Salaf on a lu <coughs> certaines de leurs paroles. Et, <coughs> et ces paroles-là, parfois vous les lisez, vous voyez que ce sont des paroles très simples, très courtes, hein, qui clarifient la réalité. De, de, de ces rafauds. Et ils n'ont pas besoin de rajouter plus que ça, puisque on connaît la grandeur de ces hommes et la grandeur de, de ces imams et leur valeur. Donc, aussitôt qu'on qu a compris la valeur de ces hommes, eh bien, juste à entendre une seule de leurs paroles comme ça, même si c'est juste une phrase ou une, une courte citation, eh bien, ça, ça, ça a un poids tellement lourd dans la balance que ça suffit pour les écraser avec cette parole-là. Et en même temps, l'imam Ibn Taymi, à lui il s'est consacré vraiment euh, de manière approfondie pour pouvoir, euh, pour pouvoir réellement détruire les fondements de ces gens-là et les, en finir complètement avec leurs bêtises et leurs mensonges. Il a vraiment fait une étude vraiment approfondie de leurs égarments puis il les a réfutés sur tous les points il a écrit un livre qui s'appelle Minhaj al-Sunnah qui a été publié en plusieurs volumes ok et puis c'est un livre qui est consacré à la réfutation des Rafidah et des Mu'tazilah donc il mentionne ces paroles ici l'imam Ibn Taymiyyah qui est mort en 728 Hijri euh, donc il dit Shaykh l'Islam Ibn Taymiyyah min akhbar il nasi bil Rafidah wa bi'aqidatihim walahu firaddi alayhim كتابه العظيم من هج السنه الذي لم يؤلف في بابه مثله والناس من بعده عانه عليه في الرد على الرافضه كما له رسائل أخرى عظيمه عظيمه النفع في ضحد الشبه في ضحد شبه الرافضه ورد باطلهم فجزاه الله عن الإسلام خير ما جز به علماء الأمة الذابين عن السنة والمجاهدين أعداءها وإليك أيها القارئ نبذا من كلامه في ذم الرافضة وفضحهم وحقها أن تكتب بماء الذهب وهي لك أيها السن درر, درر وضيئة تعرف بها حقيقة الرافضة وشدة خطرهم وللرافضة درة عمرية, عمرية تقمع بها رؤوسهم وأنوفهم تقمع بها. نعم. قال رحمه الله ضمن حديثه عن الرافضة في منهج السنة والله يعلم وكفى بالله, ش... وكفى بالله عليما ليس في جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام مع, مع بدعة وضلالة وشر منهم لا ajal, ولا akzab, ولا azlam, ولا akrab ila الكفر kufri el fussuq عن حقائق siyan منهم. an haqa'iq al-iman minhom. Le sheikh, il في sheikh Ibrahima al-Rahim, il dit, sheikh l'islam ibn Taymiyyah, c'est une des personnes qui connaît le mieux les rafidats et leurs aqidats. Et il a une, un livre, un grand livre qu'il a écrit justement pour les réfuter, qui s'intitule Minhaj al-Sunnah. Et il dit, dans ce, dans ce chapitre, ou dans cette euh, catégorie, il n'y a pas un livre qui a été écrit qui, le, qui est comparable à celui-ci. C'est-à-dire, c'est un des livres les plus complets, les plus, les, les plus uniques hein, dans ce domaine. Il dit que les gens qui viennent après Ebn ont tous besoin de se référer à ce livre-là dans la réfutation des Raffidats. Comme il a également d'autres euh, écrits et d'autres extraits qu'il a écrit. Euh, qui sont très très bénéfiques également pour réfuter les shubuhat des rafidahs et pour réfuter leurs mensonges et leurs faussetés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala le récompense hein, pour l'islam et pour euh, pour l'islam pour la défense de la sunnah hein, de, par la récompense qu'il a donnée aux ulama de la ummah qui défendent la sunnah et qui font le jihad contre ses ennemis. Donc Euh, il dit voici maintenant, cher lecteur, des extraits de sa parole au sujet des, de la critique qu'il a fait des bas et la façon dont il les a démasqués et elle mériterait réellement d'être écrit avec de l'encre d'or et donc c'est pour toi voilà des perles éclatantes pour toi au, au le soumis qui veut connaître par lesquelles tu pourras connaître la réalité des desrenfur. Et la grandeur de leur danger et euh, donc tu vas il dit en fait c'est comme des euh, des perles par lesquelles tu vas pouvoir réfuter hein, et écraser les ra et euh, leur tête et tu vas rabaisser leur, leur tête et leur nez par ça Il dit, il dit que quand il a parlé des Rafidats dans son livre il dit Allah sait et, et, et Allah subhanahu wa ta'ala il suffit comme connaissant il suffisant comme connaissant il dit qu'il y a, parmi tous les groupes qui prétendent appartenir à l'islam et qui possèdent des bid'aïs de l'égarement il n'y en a pas de groupe qui est plus, qui est plus mauvais que ce groupe-là le groupe des Rafidats il n'y en a pas de plus ignorant. Il n'y en a pas de plus grand menteur, il n'y en a pas de plus injuste, il n'y en a pas qui soit plus près de la mécréance, de la perversité et de la désobéissance, et plus éloigné de la réalité de la foi que cela. cest C'est-à-dire il n'y en a pas de plus égaré, de plus éloigné de la réalité de l'islam que les Rafidah. Et ça, c'est dans Minhaj al-Sunna, le la page 160. Il dit ensuite, Wa وَيَقُولْ وَحَاُولَ الْرَافِضَةُ إما منافق وإما جاهل فلا يكون رافظي ولا جهمي إلا منافقا أو جاهلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون فيهم أحد عالما بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به فإن مخالفتهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبهم عليه لا يخفى قط الإلا على مفرد في الجهل إلا على مفرد في الجهل والهوى Ça c'est encore dans le livre Minhaj al-Sunnah à la page 161, le volume 1 à la page 161. Cheikh l'Islam, il dit, et ceux-là, ces rafidats, sont soit des hypocrites, soit des ignorants. Un des deux, tu ne peux pas sortir. Soit qu'ils sont des hypocrites, hein, ou soit qu'ils sont des ignorants. Il dit, parce que tu ne peux pas voir un rafidit ou un jahmi, excepté s'il est un munafiq ou un ignorant qui ignore ce qui a ce que le messager d'Allah sallalahu alayhi wa sallam a ramené. Hein, il peut pas être savant, il peut pas connaître ce que le messager d'Allah sallalahu alayhi wa sallam a amené et croire en ce qu'il a amené puis par la suite contredire ce qui est le ce que le messager d'Allah sallalahu alayhi wa sallam a amené. Et les mensonges des rafida elles, elles sont elles sont pas et euh, yani, dire elles peuvent pas échapper à personne. Les, la, les, les, les mensonges des Rafadas ne peuvent pas échapper à quelqu'un. Ils ne peuvent pas du tout t'échapper si tu euh, les entends, excepté quelqu'un qui est vraiment gravement en, en, enfoncé dans euh, l'ignorance ou dans la passion. Donc c'est un des deux. Soit, soit que les Rafadas sont des munafikou, hein, qui suivent leur passion, ou bien ce sont des ignorants qui sont ignorants totalement de la réalité de l'islam. Et le cheikh il dit et Donc il dit que ah, ça c'est euh, la même référence volume 2 à la page 46. Il dit et l'hypocrisie et l'hérésie, dans, dans la secte de rafida, elle est plus grave que dans tous les autres sects et il dit donc qu ils donc c'est obligatoire qu'ils ont une des branches parmi euh, la mudallik kullihum c'est certain que chacun d'entre eux ils ont une branche parmi les branches de l'hypocrisie wa qala fa bi hadha yatabayyan annahum sharrun min amati ahli al ahwa wa aydan fa ghalib a'immatihim zanadiqa wa inna ma Le sheikh, il dit, et c'est ainsi que vous pouvez voir clairement qu'ils sont plus mauvais que la majorité de tous les gens de passion, les gens de bid'ah en général. Dit, et également, la plupart de leurs imams sont des hérétiques, sont des zanadiqa, des hypocrites. Ils ne font que montrer leur rafd, ils ne font que montrer que... Ils ont euh, le fait de déclarer les sahabas kouffars et des aspects de la religion des rafidats parce que c'est un chemin qu'ils utilisent pour détruire l'islam. C'est une voie qu'ils ont trouvé pour détruire l'islam. Et souvent, il y en a des, des ulama qui ont expliqué ça. C'est que quand il y a des gens, des garments, ou des, des juifs et des chrétiens, ou des athées, ou des kouffars qui veulent entrer dans l'islam pour détruire l'islam, ils utilisent toujours ces portes soit le, le, la porte du shia, des chiars pour rentrer à travers parce qu'à l'intérieur de la religion des chiars tu peux faire tout ce que tu veux et appeler à de l'égarement sous la couverture de la religion des rafidats ou bien ils rentrent dans le soufisme donc c'est les deux portes qu'ils ont par lesquelles ils rentrent dans l'islam et ils mélangent tout, le vrai et le faux et ils appellent à l'égarement dans le but de détruire l'islam et ça c'est rapporté dans Majmou Al-Fatah ouais, en volume 28 à la page 482 et 483 il zi wa yaqulu an jahlihim wa talalihim alqawm min adall alnas an sawa alsabil fa in fa in aladilla imma naqliyya wa imma aqliyya walqawm min adall alnas fi almanqul walma'qul wa fi almadahib min ashbah ashbah alnas biman qala Allah fihim وقولوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير والقول من أكذب الناس في النقليات ومن أجهل الناس في العقليات يصدقون, يصدقون من المنقول ما يعلم العلماء يصدقون من المنقول ما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من الأباطل أو من الأباطيل ويكذبون بالمعلوم او يكذبون بالمعلوم يكذبون أو ويكذبون او من الاضطرار بالمعلوم من الاضطرار المتواتر اعظم تواتر اعظم تواتر في الامه جيلا بعد جيل ال دي في منهج السنه volume a page 8 il dit Ce sont les gens les plus égarés du droit chemin. Et, et ça, c'est parce que euh, les preuves, de la charia, des preuves dans la religion sont, sont soit des preuves des textes ou des preuves rationnelles. Et ces gens-là, les Raphadosh sont, sont les plus égarés des, parmi les hommes dans, les, dans les, les textes qui sont transmis et dans les choses rationnelles également. Et dans, leur, dans les voies qu'ils ont et dans leurs décisions et leurs positions. Il ils sont parmi les gens ceux qui ressemblent le plus à ceux euh, au sujet desquels Allah a dit. Et si nous avions écouté et réfléchi ou utilisé notre raison, nous n'aurions pas été parmi les gens de la fournaise ou les compagnons de la fournaise. C'est-à-dire on n'aurait pas été dans l'enfer si on avait écouté ou utilisé notre raison. Et ça, c'est le verset 10 dans Surat al-Mulk. Il dit donc, ce sont les gens les plus menteurs dans les transmissions des, des, des paroles et les plus ignorants dans les questions rationnelles et ils ils, euh, ils croient en des narrations que les ulama savent par nécessité que ce sont des faussetés des mensonges et ils traitent de mensonges les, so les choses qui sont connues de euh, par nécessité hein, qui sont, et qui sont rapportées de manière euh yani tellement nombreuses par de, par un nombre tellement grand que c'est impossible que la Ummah génération après génération se soit mis d'accord pour que ce soit euh, des mensonges, puisque tout le monde l'ont rapporté, donc euh, et Annie, il traite de mensonges ce qui est connu par nécessité et il, il croit en ce qui est rapporté euh, parmi les choses qui sont connues comme étant des faussetés donc, ils n'ont ni de texte ni de raison et ساسين دي فيولوم <تصفيق> 1 من منهج السنه دي ويقول ايضا ان الرافضه في الأصل ليس أهل علم وخبره بطريق النظر والمناظره ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها من المنع والمعارضه كما انهم من اجهل الناس بمعرفة المنقولات والاحاديث والاثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها ويقول ثم من المعلوم لكل عاقل أنه ليس في علماء المسلمين المشهورين أحد رافضي بل كلهم متفقون على تجهيل الرافضة وتضليلهم وكتبهم كلها شاهدة بذلك وهذه كتب الطوائف كلها تنطق بذلك مع أنه لا أحد يلجأ يلجأهم إلى, ذكر يلجأهم إلى ذكر الرافضة وذكر جهلهم وضلالهم لا أحد يلجأهم إلى ذكر الرافضة وذكر جهلهم وضلالهم والله يعلم أني مع كثرة بحثي وتطلعي إلى معرفة أقوال الناس ومذاهبهم ما علمت رجلا له في الأمة لسان الصدق يتهم بي mazhab donc le cheikh il explique islimam ibn utaymiya al-zida euh c'est le volume le volume 4 à la page 130 et 131 euh ah oui avant ça c'est euh, le volume 1 à la page 58 dans minhaj as-sunna il dit que les rangs à la base ne sont pas des gens de science ni d'expérience en ce qui concerne les questions de, de réflexion et d'observation et de, de discussion, de, de, de débat et de la connaissance des, des, des, des, des preuves euh, donc ils, ils connaissent pas les règles de ces choses là puis qu'est ce qui rentre dans ces, ces questions là qu'est ce qui est et euh, qu'est ce qui a rapport avec ces choses là et de même que ce sont les gens les plus ignorants au sujet des Narrations et des, des hadiths et des, des narrations et des hadiths qui sont rapportés et euh, c'est les gens les plus ignorants aussi dans la distinction entre qu'est-ce qui est authentique et qu'est-ce qui est faible. Donc, ils n'ont aucune connaissance de ces choses-là. Ensuite, il mentionne une autre chose dans euh, le même livre Minhaj al-Sunnal volume 4 à la page 130 et 131 il dit de même que il est bien connu que ou bien toute personne raisonnable sait très bien qu'il n'y a pas parmi les ulama de, les, parmi les ulama de la ummah les ulama des musulmans qui sont célèbres euh, il n'y en a aucun d'entre eux qui est rafidhi, ou qui a été un rafidri il dit, ils sont tous les savants sont tous d'accord pour dire que les rafidras sont des ignorants et des égarés et tous les livres des savants de l'islam témoignent de ça, témoignent de ce fait et euh, Non. Et tous les livres de, les, de tous les groupes témoignent également de ça. Et ils mentionnent également ces choses-là. Donc il y a personne qui parle des rares. Il faut accepter qu'il mentionne que ce sont des ignorants et des égarés. Et Allah sait qu'il dit, avec la quantité de recherches que j'ai faites et de lectures que j'ai faites, pour connaître les positions des gens et leurs leur voix, et les voix qu'ils suivent, et les positions qu'ils suivent, et les écoles qu'ils suivent, Il n'ait jamais connu un homme parmi les gens de la Ummah qui a une bonne mention, qui a été accusé de suivre la voie des rafidahs ou des imamiyahs. Encore moins qu'on dise de lui qu'il croyait en cette croyance-là dans son cœur. Donc, ça veut dire il ne connaît pas de sabbat qui a été accusé parmi les, les imams de, de l'islam, ou les ulama qui seraient ou qui auraient été accusés d'être parmi... ويضيف قائلا فهل عرف أحد من فضلاء أصحاب الشافعي وأحمد وأصحاب مالك كان رافضيا أم يعلم, أم يعلم بالاضطرار أن كل فاضل منهم فإنه من أشد الناس إنكارا للرفض وقد, وقد اتهم طائفة طائفة Okay. Wa qad ittuhima ta'ifatan min ahl min atba' al-a'imma bil mayl ila naw' min al-i'tizal wa lam yu'lam an ahadin minhum cheikh al ensuite en complétant cette parole dans Minhaj as le volume 4 à la page 135, il dit: Est-ce qu'on a connu un parmi les Euh, les grands savants compa des compagnons de l'imam Shafi'i et Ahmad et Malik quelqu'un qui a été un rafidi ou bien on le sait par nécessité que toute personne tout savant méritoire euh, fait partie des gens qui euh, condamne le plus la religion des rafidahs c'est à dire automatiquement que tu mentionnes ces imams, et que tu mentionnes leurs compagnons, et les gens qui suivent ces quatre écoles, automatiquement, tu comprends que ce sont des gens qui condamnent les rafidans. Par nécessité. Il dit, on a accusé certains parmi euh, les, les... Il dit, euh, on a accusé certains ou un groupe parmi les gens qui ont suivi les imams, de pencher vers une sorte de dé'atizal, c'est-à-dire une catégorie de dé'atizal. Il <coughs> faut se penser que certains d'entre les gens qui prétendent suivre les Madahib aujourd'hui, que ce soit parmi les Ahnafs, ou bien parmi les Shafi'i, Shafi ou bien parmi les Maliki'i, on a accusé certains d'entre eux de pencher légèrement vers la voie des Mu'tazila, surtout lorsqu'ils nient les attributs d'Allah, parmi les Maturidiyah et les Asha'ira. Mais on n'a jamais entendu qu'on a accusé l'un d'entre eux de, de, de, de la bid'a des, des rafida ou de, de de la religion des rafida pourquoi parce que la la voie des rafida la voie du raf elle est tellement loin de la voie des hommes de science donc c'est pour cette raison là que cette cette euh, cette accusation là on en a, on en, on n'y pense même pas hein il dit moi yaqulu an ichteharihim bil kadhib ils dirigent le sujet de de la de i de fet que ils sont connus et c'est bien connu à leur sujet que ce sont des gens qui mentent il dit وقد اتفق أهل العلم بالنقل والريواية والإسناد على أن الرافض أكذب التواف والكذب فيهم قديم ولهذا كان, كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب ثم ساق الأثار في ذلك عن السلف Donc, le sheikh, il dit, euh, sheikh il dit, il parle du fait qu'ils sont connus comme étant des menteurs. Il dit, les hommes de science sont tous d'accord. Tous, tous, tous ceux parmi les savants qui se préoccupent de la transmission, de la narration et de la, des chaînes de transmission, des hadiths, ils sont tous d'accord pour dire que la secte des Rafidah, c'est la, la plus mensongère de toutes les sectes. Et que le mensonge, il est ancien chez eux. Et c'est pour ça que les imams de l'islam, ils ont euh, connu euh, justement cette secte et, et leur particularité, justement, du fait que ce sont des gens qui mentent énormément. Et ça, c'est une de leurs caractéristiques distinctives par rapport aux autres sectes. Et ça, c'est mentionné dans le volume 1, à la page 59 d'Anne puis il dit Ibrahim dit ensuite il a mentionné les narrations des salafs à ce sujet là ça ne veut pas dire que les autres groupes ne dribment pas mais aussi ils peuvent pas il peut pas y avoir des menteurs parmi eux mais il dit que le, le, le point ici c'est que les ulama sont tous d'accord sur le fait que le mensonge chez les rafuda, il est plus apparent que dans toutes les autres euh, groupes des gens de la Qibla ça c'est le volume 1, la page 66 dans le Haji al-Sunnah il dit il dit للاف افضل اعظم افتراء للكذب على الله وتكذيبا بالحق من المنتسبين إلى التشيع ولهذا لا يوجد الغلو في طائفة أكثر مما يوجد فيهم اي ال جيم ايجالمان امتيم اد نيي با de gens qui inventent plus de mensonges contre Allah subhanahu wa ta'ala et qui traitent plus la vérité de mensonges que ceux qui appartiennent à l'abid'ad des shi'as en particulier. Et c'est pour cette raison-là que tu ne, trouves, tu ne trouveras pas d'extrémisme plus grand que celui qui se trouve parmi l'extrémisme qui se trouve chez eux. Ça c'est le volume 2 à la page 34. « Voyako l'wafil djoumla » فمن جرب الرافضه فمن جرب الرافضه في كتابهم وخطابهم علم انهم من اكذب من اكذب خلق الله من زيد منهج السنه الفولوم 2 على الصفحه 467 il dit et en general celui qui Paroles, ils voit leurs paroles, il, lit leur livre, il va voir que ce sont euh, parmi, les les hein, les, parmi les créatures les plus menteuses, parmi les créatures d'Allah qui mentent le plus. Et ça c'est un point intéressant aussi. En fait, je pense que je vais m'arrêter ici justement pour pouvoir laisser ce point-là pour demain. Surtout parce qu'on euh, voit qu'actuellement, dans les médias, euh, les, les, les gens ont souvent tendance à croire que les Rashadahs, ce sont eux qui euh, sont en train de défendre les euh, Palestiniens, que c'est eux qui défendent la Palestine et qu'ils n'ont pas peur ou qu'ils sont encouragés dans ces choses-là. Alors qu'en réalité, dans toute leur histoire, ce sont eux qui ont le plus défendu les koufars et qui ont aidé les koufars contre les musulmans. Et les tatars, les, les tatars qu'on appelle les mongols, c'est eux, euh, eux qui les ont aidés à rentrer dans les territoires des musulmans à l'époque. C'est eux qui leur ont ouvert la porte et qui les ont euh, frappés de l'intérieur. Donc, c'est très important de, de, de, de savoir ces choses-là pour pas se laisser tromper aujourd'hui par qu ce qui se passe dans les médias de ceux qui pensent qu'ils euh, sont trompés par le fait qu'ils voient que les américains euh, sont en train par exemple de de, de les menacer maintenant par rapport à, aux, aux, aux armes ils prétendent qu'ils ont des armes nucléaires ou des choses comme ça ou bien par rapport aux autres euh, questions et années de qu'est ce qui se passe avec euh, Leur, euh, leur, euh, les chi'a qui sont par exemple euh, au Liban avec l'autre là j'ai oublié son nom en tout cas toutes ces choses là c'est de la foudre aux yeux la réalité on va la voir demain dans certaines paroles de Cheikh, euh, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et n'oubliez pas que Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah fait partie de ceux qui ont combattu justement contre les tatars et qui connaissaient très bien euh, les trahisons et les mensonges des rafidats comment ils ont aidé également les, les, les koufars, les juifs et les chrétiens et les, les autres koufars également en dehors des juifs et des chrétiens donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui on continuera ça demain et là, en ce moment il y a des, y a des gens des, des, des, des hezbijins et des surourins dans le passé ils étaient en train de critiquer les ulamas Ils disaient que ah, vous parlez, vous critiquez jamais les, les rafaudats, vous ne parlez jamais contre eux, etc. Et euh, on les voit aujourd'hui, maintenant c'est ces même là ces mêmes individus-là, ils sont en train d'appeler soi-disant au pluralisme et au respect entre les groupes et entre les sectes et de ne pas être fanatiques et des choses de ce genre en disant il ne faut pas critiquer les rafaudats et des choses comme ça, ça amène de la division, etc. Et ça, c'est nul autre que des individus comme Aïd Al-Qarni et Salman al-Ouda, et il euh, y en a des de ces catégories-là. Donc ça c'est complètement euh, absurde, d'y aller de leur part, d'entendre de, ces gens-là dire des choses pareilles. Donc, euh, je m'arrête ici, euh, sans plus tarder, on arrête tout de suite, et puis on se retrouve demain, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik.